La biche sort, Geneviève raconte, les soldats qui devaient la tuer eurent pitié d'elle et l'abandonnèrent dans cette forêt où elle vit depuis plusieurs années, se nourrissant de fruits et de racines. Son fils fut allaité par une biche qu'elle avait apprivoisée.